L'émission En jeu vous est présentée par le danslescoulisses.com. Pour connaître l'actualité chez le Canadien de Montréal et dans la Ligue nationale de hockey, faut passer sur le danslescoulisses.com parce qu'avant que ce soit des nouvelles, c'est sur le danslescoulisses.com, votre spécialiste en rumeurs. Amateurs de hockey, bienvenue. L'émission En jeu débute avec vos animateurs, J.B. Gagné et Jerry Godbout Salutations tout le monde, bienvenue dans un autre épisode de hors jeu, votre podcast sur le hockey. Bien sûr, le meilleur disponible sur le marché québécois des podcasts. On s'entend là-dessus, hein? On s'assistera pas longtemps. Salutations à tous les amateurs, mon nom est Jean-Benoît Gagné, c'est moi l'animateur de ce beau petit programme. Et pour ma compagnie, mon, mon comparse, ma demi, ma moitié, celui qui complète ce duo à merveille, cette paire de défenseurs de la justice du hockey. Jerry Godboo! Salut Jerry! Salut, Juby! Hein? C'est une présentation épique! Oh il, ça, ça... il manquait Mon juste lui. le bruit de la foule, là! <rire> tu rajoutes son montage! C'est bon! Euh, parce que c'est Jerry qui fait le montage du show. Cette semaine, on va expliquer aux gens euh, avant de commencer que ça se peut qu'on t'entende renifler, tousser, morver, se combat la maladie et t'es quand même sur le line-up du show, fait que euh, je salue bien bas ton implication dans le projet. Euh, T'es es quasiment mort. Là. Un homme normal serait, euh, serait six pieds sous terre, mais toi tu combats. C'est ouais. fou malade. Après l'enregistrement, c'est l'édition puis dodo. <rire> <rire> Donc euh, cette semaine, ben, on a une couple de trucs qu'on voulait jaser ensemble. Euh, T'avais combien de sujets? Moi j'en ai deux. Moi tout, on va regrouper ça en deux pour moi aussi. OK. Ben écoute, je te laisse aller avec ton premier sujet. Euh, on, va, on va décoller ça. De, on va décoller ça de même à la bonne franquette. Ouais, ben en fait, euh, moi, mon sujet m'est venu un peu avec l'idée des, euh, des, des jerseys qui ont été garochés sur la patinoire en début d'année après genre un match. Euh, moi, en fait, ma, ma question c'est, est-ce que tu trouves, dans le fond je te pose à toi et aux auditeurs, euh, est-ce que tu trouves que les fans ont tendance à jeter la serviette beaucoup trop rapidement, peu importe l'équipe dans le fond, là, ou... Au contraire, voient la coupe vraiment trop à leur portée après comme 4 ou même pas un match c'est, moi je trouve que c'est bref. Vas-y avec ton nom, <rire> vas-y avec toi, puis je vais, je vais tout te rajouter ça à la Moi j'ai, euh, j'ai un nom en tête d'une personne en particulier, je la nommerai pas cette personne là, mais tu sais quand on parle de bipolarité des partisans là, surtout à Montréal, puis tu sais je pense que dans n'importe quelle ville où est-ce que t'as des partisans qui sont impliqués dans un sport Euh, hockey, football, baseball, peu importe, là, name euh, soccer aussi, t'as ce genre de fans-là aussi, une victoire, la coupe, une défaite, en vrai, on vide le club, go pour uh, McDavid, sais, ça a comme pas de bon sens, j'ai un nom en tête, je le nommerai pas là, pour les besoins de la cause, parce que Dieu sait comment est-ce qu'on pourrait scraper sa réputation avec nos 12 millions d'auditeurs, <rire> euh, J'ai de la misère avec ça, moi j'ai une formation journalistique, souvent le monde il me trouve plate là-dessus en plus, euh, je t'ai ramené à l'ordre dans, dans les shows précédents sur le groupe d'affaires, j'ai cette neutralité-là en moi, j'aime le Canadien de Montréal, on s'entend là-dessus, mais quand je regarde un match, oui je veux qu'il gagne, mais je suis capable de voir que ah, telle affaire, c'était le Canadien était en défaut, versus l'autre équipe qui avait raison. Euh, tu sais, j'essaie d'être le plus neutre possible et euh, cette neutralité là ben elle a comme elle déteint aussi sur mon impression de la situation. Euh, tu sais quand ça va mal, ben tu sais c'est pas c'est jamais aussi pire qu'on le dit. Quand ça va bien, ça va vraiment aussi bien qu'on le dit non plus. Euh, c'est des tendances, c'est des, des périodes. Des, on parle souvent de momentum dans le sport. C'est tellement ça en plus. Euh, au hockey, là, une séquence, là, la saison est tellement longue. Tu peux avoir une séquence de 10 matchs, tout va super bien. Puis tout de suite après, tu as une séquence de 10 matchs où tout va mal. Mais au bout de la ligue, si tu calcules tous les matchs ensemble, tu as 20 matchs, moitié-moitié, tu arrives à 500. Tu fais quasiment une série pareille, tu sais. Fait, en bout de ligne, ça finit par s'équilibrer puis c'est sur la longueur que tu finis par voir vraiment les tendances lourdes, comme on dirait en statistique, euh, qui s'expriment. Il ne faut pas y aller au jour le jour. Puis je pense que les amateurs ont trop le nez collé sa situation pour être capable de justement voir l'ensemble de la situation et non pas juste le, la situation présente. ah oh, Je suis totalement d'accord. Moi, en fait, j'étais un peu comme j'étais un peu comme ça avant, bipolaire, euh, le faf, le, le Fafan bipolaire. Euh, en fait, Je te dirais qu'à la base, quand j'ai commencé à aimer le hockey, j'étais vraiment un fan du Canadien. Fait j'étais vraiment orienté Canadien. Je voyais pas le reste. Puis c'est quand j'ai com commencé à aimer plus les autres équipes. C'est là que j'ai vu comme, justement, euh, la, la parité. J'ai commencé à être un petit peu plus neutre. On s'entend, je suis fan du Canadien. Là. Mais, quand je vois des, des, des commentaires sur ça, parce que je me promène souvent sur des blogs, des affaires comme ça, ou juste sur Facebook... Euh, Ça me ça me fait capoter à quel point un, un partisan, ou même des fois, le, un média en tant que tel, va utiliser la bipolarité des partisans, si on veut. Dans le sens que tu vas voir sur RDS ou TVSport, ou peu importe, qui va marquer, mettons, oh, une défaite, mettons comme justement la défaite de, du Canadien contre Tampa Bay, genre 7-1, à 1, et voilà. Là, c'était la fin. Euh, personne voyait le Canadien sortir. J'ai bien aimé aussi le commentaire de Marc Bergevin où ce qu'il dit que son équipe n'est pas une équipe élite. Le gars est réaliste puis on dirait que justement il essaye de remettre les fans comme Wow, on relaxe. Je sais que les mettons ouais, euh, toutes les médias nous ont placés dans le top. Faut quand même parce que tu sais justement avant le début de la saison euh, beaucoup de personnes euh, des les, les experts dans le fond là, qui disaient au finale de coupe ça va être Chicago Montréal euh, allez Montréal <rire> des affaires comme ça <rire> j'étais juste comme relax euh, ça c'est le genre d'affaire justement je trouve qui alimente le, le partisan à justement capoter sur les succès ou les insuccès de l'équipe là maintenant juste euh, l'exemple du euh, du chandail qui a été garoché sur la glace au oilers Hamilton. je comprends que ça fait quand même trois ans qu'ils repêchent comme numéro un, qu'ils ne sortent jamais du bas fond de, du classement. Mais en même temps, tu sais, comme qu'on dit, c'est souvent le septième joueur, là, ben, il faudrait que les partisans, même dans la défaite, soient capables d'épauler leur coéquipier, <rire> si on veut. Puis Moi, pour, mettons, jouer pour une équipe, puis que toutes les partisans sont après toi, je comprends qu'il faut que tu fasses fi de ça, puis tu faut, faut que tu t'en sacres en gros, en gros québécois, là, Mais, faut vraiment... Je, je sais pas, je trouve que c'est... Comme tu l'as bien expliqué, avec des mieux des, des mots mieux que moi, euh, la bipolarité me fait capoter, là, Autant sur Internet, à télé, partout. C'est même des amis, des fois, là. Je, je sais pas dans le fond dans... tu dois en avoir dans ton entourage toi aussi là les comment... amis non non mais <rire> oui ouais Jerry come on! non mais <rire> je, je, ça me fait penser parce que hier euh, je en train de travailler sur mes, mes trucs d'école puis euh, j'écoutais la game à la radio puis, ben la rencontre finit, puis tu sais à un moment donné c'est euh, c'est euh, run run run run run run qui décolle tu sais avec son show de ligne ouverte Puis là, le monde, tu sais, victoire contre les Browns de Boston, on s'entend, ça galvanise les, les, les, la foule, ça galvanise le partisan. Le monde était craqué. Et tout le temps, là, ce que le monde disait, c'est « Ah, oh, je suis content de la victoire contre les Browns, ça fait du bien. » Surtout après la grosse défaite qu'on a eue de 7-1 contre Tampa Bay. Les gens capotaient sur cette défaite-là. Puis à un moment donné, Ron, écoute, c'est pas souvent que je vais dire que Ron, t'es es, es correct, là, t'es right on, là. Mais il y a un à mané, il a ni un partenaire, il dit « là, là, je suis tanné. » Que tu perdes 3-2 ou 7-1, ça change quoi? À la limite, là, pour moi, là, en tant qu'athlète, là, ça serait bien plus démoralisant de dire que je me suis battu, là, euh, j'ai sorti, là, toute l'énergie de mon corps pour réussir à vaincre l'adversaire, j'étais dedans, mais à la dernière seconde, je me fais marquer un but. Côté moral, c'est bien plus dur que de dire « ben écoute, après la première période, on savait déjà qu'on perdait. » On sait. On a arrêté de se forcer. Fait à la limite, on s'est gavé de l'énergie. Puis on le sait qu'on s'est planté, Puis qu'il faut revenir. Tu sais. Il n'y a plus de questionnement de qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent. Il y a tellement d'affaires qui, qui embarquent dans une défaite de 7-1 que tu dis, ben écoute, faut l'oublier, il faut passer à d'autres choses. Parce que si on commence à micro-analyser chaque affaire qui n'a pas fonctionné, écoute, on n'aurait pas fini pour on va faire une petite cause, Fait que je trouvais ça bien de la part de, de Ron, de calmer le jeu de même pis que, tu sais, de voir que les partisans, là, ça a tombé marqué l'imaginaire une défaite de 7-1 comparativement, une défaite euh, plus serrée, surtout que c'est la seule depuis le début de la saison. Les gars sont enfargés, oui, ça arrive, mais ils sont enfargés d'aplomb. puis ça change quoi, tu sais? Ah, c'est sûr, c'est comme là, une victoire de 6-4 à 4 contre Boston, ça y est, on, on va gagner à la Coupe année C'est genre, j'ai pas vraiment vu ça sur Internet, là mais quand même, tu sais, ça Le lendemain, juste avant, on était comme dépressifs, on, la saison était finie, euh, tout est. il n'y avait plus rien. Puis après ça, on a une grosse victoire, ben, grosse victoire, on s'entend. Euh, puis le monde sont déjà comme retapé. Je sais pas, moi je suis. Avant, j'étais de genre et de même, puis à Star, je suis comme Ah oui, la défaite me, me gosse un peu sur le moment, mais après ça, je suis comme Ah, c'est une défaite sur 82. Faut, faut voir le, le faut voir la saison dans l'ensemble c'est ouais. moi moi j'ai été euh, c'est tu sais c'est vraiment pas pour me vanter là tu j'ai été voir une game des Flyers à Philadelphie euh, J'habite dans la région d'Ottawa, Ottawa fait que j'étais allé voir les sénateurs, j'étais allé voir le Canadien à quelques occasions euh, euh, moi tu quand je te parle de neutralité là moi je prends pour l'équipe locale quand je suis dans l'aréna tu Pourquoi? Parce que c'est bien plus fun que les amateurs. Hier, j'étais content pour le fan qui, de Montréal qui voyait un match de cette beauté-là. Si le même match avait eu lieu du côté de Boston, j'aurais été déçu. Tu sais, j'ai toujours cette... Tu sais, cette tendance-là à prendre un petit peu plus pour l'équipe locale parce que je me dis au prix que sont les billets... Sauf peut-être en Floride. J'espère que le partisan va être au moins heureux de sa soirée. moi À la fin de la saison, si tout le monde arrive avec une fiche de 500, juste des victoires locales, des défaites à l'étranger, je serais content. Ouais, non, c'est ça. Mais En même temps, c'est normal. Moi, c'est le contraire. Si je serais ailleurs, je prendrais pareil pour le Canadien, mais tant qu'à être ailleurs, tu payes pour le spectacle. J'ai déjà été voir des games à Montréal. Je prenais pour Montréal. Même si Montréal gagnait, C'était plate en maudit comme game. <rire> ouais, ça. Tu t'en fous un peu de ça, mais en tout cas. Fait que, euh, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on qu qu dit aux partisans? Euh, c'est quoi la morale le soir C'est genre, camme le gros ou... Euh, ouais. soit, soit content, mais euh, modéré. soit, soit tempéré, euh, je, je, je, gentil jeune homme. Moi, j'ai toujours gardé une phrase que Carey Price a déjà dit. Chill out. Chill out, ouais, ouais men det är, it's it's just a game, but uh, I am mil millionaire, se? det. Ouais, C'est ça. Men som fick kapoté. chill out, hey, le multimillionnaire, force ouais. <sighs> en tout. Ja, Anteckna. Eh, ceci, ce, ceci, jag har gör på att passa i min sujet, à moi, parce que tu du vet, chill out, là, de, de Carey Price, jag tror att là, euh, encore une fois, euh, on vi kommer att använda det, vi kommer att sätta det Parce que depuis le début de la saison, depuis le début du camp d'entraînement, on a un nouveau joueur à Montréal, un gars qui arrive de la, de la KHL, qu'on était été chercher comme agent libre. Hierjit Chekac. <rire> ouais, Hierjit. Hierjit. Euh, non, ce n'est pas le gars qui a écrit les Tintins. Je, je vais juste spécifier ça <rire> tout en temps par euh, Et le monde capote. Mais capote solide. Pourquoi qu'on l'appelle hiergé quand c'est écrit guéri? Pourquoi c'est catch avec des T puis des H puis des, euh, des voyelles muettes partout quand c'est écrit c'est cac? Pourquoi? Puis moi, je comprends pas ça. Je ne comprends pas cette indignation. « Ben ouais Montréal, c'est bien Pierre-Roude. Il faut qu'il nomme les joueurs tout le temps tu croches. » Non, non. Moi, je trouve que c'est comme c'est un En fait, c'est un signe de respect de la part de pierre et des analystes du Québec de tenter de prononcer les noms comme ils se doivent d'être prononcés dans le pays d'origine des, des joueurs. Quand on arrive à des tournois euh, comme aux Olympiques, on va toujours nommer selon la prononciation euh, de la langue maternelle du joueur. Et je soulevais ça aux gens, puis euh, parce que sur les réseaux sociaux, on s'entend, du monde qui chiale, là, on, on en voit plein. Là. Puis le monde chialait, puis là, je disais ouais mais je comprends pas pourquoi tu sais pourquoi tu chiales puis je vais te laisser y aller Jerry parce qu'après ça j'ai un argumentaire j'ai de quoi qui va qui va te rentrer dans la face puis qui va rentrer dans la face du monde tu vas comprendre mais toi là la prononciation tu sais Jerry catch là trouves-tu que c'est correct ou on devrait l'appeler Jerry C catch ». ben moi à la base je te dirais pas mal sûr que Pierre houd se renseigne auprès du club pour savoir, dans le fond, c'est quoi la vraie prononciation. Je vais prendre un exemple sur Alexei Yemelin. Son nom s'écrit vraiment avec un Y au début. À Montréal, il n'y a pas de Y sur son nom, parce qu'en version nord-américaine, je pense que tu peux changer le nom, pour... t'enlèves le Y. Mais le gars s'appelle vraiment Alexei Yemelin. Pareil comme Yerji Sekatch. Là, il y a tout, comme je disais hier sur Facebook, les, les bébelles sur les lettres, là. <rire> ouais, ça va être important, <rire> tu sais. Je pense, c'est justement, c'est ça qui change la prononciation. Tu sais, c'est comme nous, le E avec l'accent aigu, l'accent grave, ça change la prononciation du E. Peut-être pas autant, là, mais... Euh, Il y a du monde qui dit « Ah, oh, mais tu sais, c'est si, si Jiri Yudler. Euh, » Ben oui, sauf que le Jiri Yudler, justement, il n'y a, a pas les chapeaux inverses avec l'accent aigu ou l'accent grave sur les lettres qu'il y a dans le Yirji. Euh, à la base, honnêtement, moi, je m'en fous. Je vais reconnaître le joueur pareil. Euh, c'est sûr qu'il y a du monde qui va capoter... <rire> Alors là je comprends même pas pourquoi qui capote là, je veux dire à la base, tu sais c'est qui euh, si tu comprends pas c'est qui Yergj s'écatch ou Iri s'écatch ou tu sais, veux dire on s'entend que le nom ça ressemble pas mal. Euh... de toute façon, c'est le seul dans le club, fait que euh, tu vas t'habituer au peu. C'est ça, sinon euh... <rire> moi je pense c'est vraiment à cause de ça, c'est sûr que pierre Pierrot comme je dis, probablement il probablement qu'il s'arrange pour euh, donner le vrai nom. Un autre exemple, Alexey euh, Kovaliev c'est comme ça que ça se disait. Je pense qu'il y a déjà un bout dans de la de saison qui l'a dit, puis finalement, il est tard, on est revenu à Kovalev, parce que c'est comme ça qu'il veut qu'on le dise. Oui, euh, ça, ça me fait penser à euh, Yakupov. Théoriquement, russe, je pense que ça, ça, ça se dit Nail Yakupov. Mais tout le monde en Amérique du Nord, le, dans les entrevues, puis disait Naïl. Fait qu'il a dit « Ok, c'est bon, je le prononce, mêmes. de même. » Tu sais, c'est à la convenance du joueur aussi. Puis je trouve que, tu sais, c'est un deal entre les deux, tu sais, tu les demandes par politesse, par politesse, puis tu fais ce qu'il veut par politesse, puis le gars, ben, il se dit, écoute, je suis dans une autre culture, les gens vont, de toute façon, vont massacrer mon nom, peut-être que je pourrais, tu sais, tempérer, puis accepter, euh, à la limite demander à ce qu'un surnom, tu sais, comme, il euh, euh, y a personne qui appelle Pernell Carl Soben, tu sais, Non, non. C'est tout piqué, tu sais. Puis, euh, euh, ce à quoi je voulais, euh, voulais m'en aller avec ça, c'est que ça me fait capoter que des Québécois chiolent de même quand on a vu, euh, dans la dernière année, Sonyo euh, se mettre les pieds dans les plats avec euh, la prononciation des noms francophones aux Olympiques à, euh, du côté de la, de la Russie. Parce que Radio-Canada, même en anglais, va tenter de prononcer à la française les noms français. Et... Euh, Cette news, on s'entend en plus qu'il est une propriété de Québécois entre guillemets. C'est pas Québécois là, mais la même gang là. Une filiale ou une sous-filiale. Une filiale, filial, c'est ça, tu sais. PKP a des parts dans dans news. Chialet, il avait fait de montée de lait, euh, montée de lait, voyons donc prononcer ça en anglaise, arrêter de niaiser blablabla. Bla, bla. Puis au Québec, ça avait fait énormément jaser. Voyons donc ce news, c'est donc un manque de respect, ça a bien pas de bon sens de, de faire ça. Les noms français écoute, c'est la deuxième langue du pays, on doit les prononcer comme du monde, blablabla. Bla, bla. Je, je comprends pas le même monde, le même peuple, d'un côté, quand c'est pour protéger leur prénom à eux autres, leur nom et leur prononciation, ils sont prêts à monter aux barricades. mais quand c'est celui d'un autre, parce que ça fait pas leur affaire, parce que ça sonne pas comme c'est censé sonner dans le tête, là, c'est correct. On peut massacrer le nom de quelqu'un, go for it, puis... Euh, ah ouais, good old party, tu sais. Je comprends pas cette dualité-là. Le Québécois, là, c'est pour c'est pas envers lui-même, ça il lui dérange pas, mais c'est pour contre lui, oh boy, là, il est prêt. Là, il, là, il est prime, tu sais. Ouais, ben, c'est comme le truc de la langue française, puis t'sais, t'sais, t'sais, ça a tout le temps été comme ça. Je, je le comprends d'un sens, mais en même temps d'en faire un, tu sais, comme un une espèce d'événement, là comme ouais, je capote sur ce qui se passe, c'est, à ce point-là, je trouve ça vraiment comme, comment je juste, encore une fois, chill out, là, c'est pas grave. Moi, mon nom se dit dans plusieurs façons, là. comme, mettons, Jerry, ce que le, les gens m'appellent communément, là, Sinon, il y a Jerry aussi. Ça se ressemble beaucoup, mais il y a une différence et moi je la vois, tu sais. Euh, mm. Mais sinon, c'est pas quelque chose qui me dérange à un point tel. C'est sûr que mon nom de famille est plus facile, là, mais on s'entend, là. J'ai pas des. <rire> J'ai pas des accents, pis tu plaintes partout sur mes dés pis mes t pis tout, là. Fait que c'est pas ben, ben grave. <rire> mais c'est vraiment.. Ah, j... Ben, je, je comprends tellement en même temps, puis j'en ai vu moi aussi, puis justement, je pense qu'elle a posté de quoi sur ton euh, sur ton wall Facebook. Puis j'ai vu en fait, comme, il y a du monde qui capote pour vrai, là genre, oh, oui. c'est à ce point-là, puis tu sais, en même temps, c'est comme, je, je vais te faire une confidence, euh, Jake Gyllenhaal, euh, l'acteur, là, là ouais. ben, moi, j'ai toujours appelé Gyllenhaal. jusqu'à ce que je me fasse surprendre par un de mes amis qui me dit, non, non, C'est Jelenol. Là, je dis, t'es sûr Il me semble que Jelenol, ça se dit mieux. J'ai <rire> été m'informer, puis à cette heure, je l'appelle Jake Jelenol. Tu sais, c'est... Quand tu le sais pas, tu le sais pas, mais quand tu le sais, applique-le, tu sais, au moins. Hein, Parce que, de, de toute façon, en anglais, le son g « gu » n'existe même pas, fait que ouais, ça, ça pouvait pas se prononcer de même, mais... Non mais je comprends le, le tu sais on, on se fait une idée puis euh, finalement c'est pas tout à fait ça ou, mais tu sais après ça faut pas rester barré puis euh, s'accrocher euh, là-dessus là parce que, un moment donné euh, c'est la volonté de la personne puis c'est son vrai nom là ouais, c'est pas, euh, pas un surnom de de tu sais euh, puis ah oui je voulais amener l'exemple en plus euh, là-dedans Euh, un joueur que sa prononciation au Québec n'est pas la même qu'ailleurs dans la Ligue nationale, c'est le capitaine des, des Hawks de Chicago, Jonathan oui. Thames. En anglais, tout le monde va dire Jonathan parce que son nom de famille est anglophone, mais sa mère, elle vient de la Beauce. Pis sa mère, elle a appelé RDS quand son fils a commencé dans la Ligue nationale, puis elle a demandé, oui, mon fils, tu sais, moi, c'est un prénom francophone. Je suis une francophone, oui, j'habite en dehors du Québec, mais moi je l'ai toujours prononcé, puis son père l'a toujours prononcé à la Française. J'aimerais ça, vous, je comprends qu'on ne pourra pas changer en mentalité de toutes les États-Unis, mais au Québec, au moins, j'aimerais ça que ça soit Jonathan Thaïs. Puis c'est le même qu'on l'appelle. Ben, c'est... Moi, je pense ça va à la demande des, des, des joueurs, puis tu sais, toujours bien le nom, ils ont un petit droit de regard là-dessus. Non, c'est ça. Bon. C'est comme, mettons, il euh, y a peut-être juste un enfer pour toutes les... Euh... Comment que c'est imprimé dans le dos? Ça, ça, Je pense que tu y vas plus avec la nord-américaine, mettons Ovechkin. Ouais. Je sais pas si t'as vu son nom en lettres russes. Ah, il le... y a des petites babelles aussi, hein? Ouais, ben, pas juste ça. Il y a des N carrés, des il y a, il y a même... même pas les mêmes lettres, dans le fond. Hein? Ouais, ça... c'est pas le même alphabet euh, euh, en russe, donc c'est euh, ça. Normal, ça à la base, ça, au moins, je comprends qu'ils le mettent en nord-américaine, mais... Euh... Pour ce qui est de la prononciation, tu comme tu le dis, si le joueur s'en fout, vois, oh, appelle-moi comme tu veux, je m'en fous, le monde va me reconnaître pareil. Ou sinon, s'il dit non, non, regarde mon nom, comme justement l'exemple de la mère euh, de Jonathan Tays qui a juste demandé. Puis c'est une question de respect aussi, là. Tu sais, si remettons, toi tu t'appelles JB Gagny. Euh, si je t'appelle euh, JB je... Gagny, finalement, tu peux pas faire d'autre chose avec ça. <rire> <Mais>, euh... <rire> c'est un mauvais exemple! Force-toi! <rire> mais non, mais tu sais, On s'entend, si je te nommerais autre chose.. D'un, tu te reconnaîtrais pas. Puis de deux, ben, ça serait juste comme non, non, mon nom, si j'y vais gagner, je suis juste bon, fou, je vais t'appeler comme je veux. tu sais, ça serait juste irrespectueux. C'est le même principe. Exact. Fait que euh, c'était ma petite montée de l'air. Je je, je, je disais à comprendre la dualité entre quand c'est pour euh, tu sais, Contre les Québécois, là, on se choque, mais quand c'est contre les Russes ou euh, contre les Tchèques ou euh, pff, on s'en fout, tu sais. Ouais. Je me à comprendre ce bout-là. Euh. On va y aller avec ton deuxième sujet, Jerry. Ben mon deuxième sujet, euh, je vais être super original. Là. Je vais y aller avec mes déceptions puis mes surprises en début d'année. Puis je veux savoir les tiennes aussi. Tu, tu, tu veux que j'en... T'en veux combien? là Parce que moi, je suis zéro préparé là-dessus. Là. <rire> faut, faut, faut, euh, je vais te laisser décoller d'ailleurs pour avoir le temps de se penser un peu. Là. Mais t'en en veux combien? là Bah Honnêtement, euh, peu importe. là. C'est vraiment juste... Euh... Vite dans un, je vais commencer avec une déception. Euh le Colorado. <rire> ouais. En même temps, c'est pas de leur faute, là, mais euh, le Colorado, je te dirais qu'ils font partie de mes déceptions parce qu'avec la saison d'avant qu'on a connue, on se disait, et eh voilà, eux autres vont avoir une bonne saison. Encore là, la saison est pas finie. Je ne ferai pas mon fan qui fait... Mais c'est se demandé. L'erreur, c'était laquelle? C'est là où est-ce qu'ils ont fini dans le cave qui qu'ils ont repêché premier? ou la saison qui ont fini premier, c'est lequel l'erreur, c'est lequel la pas bonne qu'il ne faut pas se fier, c'est lequel la vraie tendance, lequel, était l'erreur qui n'était pas supposée survenir, ben, on, on est en, en droit de se le demander actuellement au Colorado, c'est quoi le vrai visage de cette équipe-là? Ouais ben En fait, je pense que l'année passée, on a eu une saison au-dessus des attentes euh, qui a un peu, justement, euh, mis du brouillard dans ce qui s'en est. Euh, ça a été l'équipe Cendrillon de la saison complète. Euh, Je suis pas sûr que cette année, ils vont connaître une saison comme qui était censés connaître l'année passée. <rire> euh, C'est sûr, bon, à la base, comme on a parlé un peu avant le show, euh, ils ont quand même perdu leurs deux goalers, numéro 1 et 2. Pas facile. Fait en partant, ça ne pas. Euh, c'est sûr qu'il y a d'autres joueurs aussi qui sont blessés, c'est pas des, des gros gros joueurs mais quand même, c'est pas ton, euh, ton aliment complet euh, est-ce que Patrick Herrois en même temps c'est un foot paille moi je pense pas je pense juste que c'est vraiment le synchronisme est peut-être pas revenu aussi rapidement en début de saison la perte de semaine Varlamov se fait sentir vraiment beaucoup, Puis, de toute façon même quand il était là il, il, c'était comme s'il était pas là Euh, ils ont quand même les deux premiers matchs, je pense qu'ils ont même pas scoré un but. Non, c'est ça. Euh, je veux dire, c'est pas de la faute à Varlamov. Même s'il en a accordé 4-5. Ça m'a mené. Si ça ne score pas l'autre bord. Euh, même si tu fais des arrêts, ça changera pas grand-chose. ouais c'était un peu difficile pour lui d'aller à mettre dedans. C'est ça. Euh, pas mal ça pour le Colorado. Euh, mon autre euh, je... en tant que tel. C'est pas une équipe, c'est. C'est une déception, mais en même temps, ça va se replacer. Euh, Carey Price, euh, il est saut, saut, je trouve, en début de saison. ne sait pas le, le gros, gros goaler. Euh, je te dirais un qui était quasiment meilleur en game pré-saison. Euh, encore une fois, bon c'est juste cinq matchs. On a quand même quatre victoires sur cinq. <rire> ben, ce qui est le fun, puis ce qui n'est pas le fun en même temps, tu sais oui, tu dis que Carey Price, c'est une déception, mais Imagine, là, actuellement, on le trouve so-so. On connaît le gars, là, depuis le début de sa carrière. Il a du talent. Éventuellement, ce talent-là va refaire surface. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait une saison de sais. On s'attend à ce qu'il y ait une bonne saison. Puis Même si c'est ordinaire, il va quand même avoir des statistiques intéressantes. Moi, ce que je trouve le fun, actuellement, c'est que Carey Price est dans un creux. Ça, il ne performe pas autant qu'on le souhaiterait. Mais l'équipe gagne quand même. Si, ouais. mettons, l'équipe se met à perdre, à moins bien fonctionner, là, je dis perdre, mais euh, tu vas voir le... où est-ce que je m'en vais, si l'équipe se met à moins bien fonctionner, et là qu'Airprix est dans son top de performance, peut-être qu'on va réussir à engranger plus de victoires que normalement dans une mauvaise séquence. Fait que, est-ce que ça va nous permettre d'avoir plus de victoires au bout de la ligne? Peut-être. Je ne sais pas. Personne ouais. ne ça Tu sais, quand on je check les statistiques dans l'Est, parce que je ne compare pas avec l'Ouest, mais euh, on est la deuxième équipe avec le plus de buts accordés dans l'Est complet. Ouais. Hey, on a une fiche de 4-1, puis euh, 4 victoires, 1 défaite, puis on a 17 buts pour 18 buts contre. Ouais. Oui, il y a une défaite de 7-1, ça, ça aide pas un, un différentiel, là, mais. Euh... Ouais. C'est impressionnant. Là, normalement, une, une équipe avec une telle fiche devrait avoir pas mal plus de buts pour que contre. Oui. Mais en tout cas, c'est une déception, mais comme je dis, c'est le début de saison. Comme tu dis en même temps, ça va peut-être ça, ça va changer. Euh, c'est quasiment une mauvaise passe notre goaler puis on gagne pareil. Ouais, c'est ça, tu fais que dans le fond, il y, a, il y a du positif dans le dans le négatif de la patente. Moi je me dis, quand lui va bien aller puis le club, là, le club va avoir une descente de, de, de production, ben peut-être c'est lui qui va retenir cette, cette déchéance-là, puis qui va permettre d'engranger des points que normalement ben, on n'aurait pas eu si tout le monde était dans le creux de vague en même temps. Mm. Euh sinon en même temps, une petite déception, c'est rien de, de, de immense, là. Ben en fait, c'est juste parce que je trouve qu'ils ne sont pas autant chanceux. Les Saint-Louis qui sont pas dans le top de l'Ouest. C'est sûr que l'Ouest, c'est toujours plus fort. Mais... Ils ont trois matchs. Un-un-un. Ouais. Une victoire, une défaite, une en prolongation. C'est pas, c'est pas varjeux. Là. Non, effectivement, c'est très moyen. C'est sûr que, bon, si tu regardes, ils ont scoré six buts. Il y en a encore des cinq. Fait que côté goalers, ils sont quand même pas pires. Là. Mais euh... quand même, c'est pour Saint-Louis, avec les deux dernières années qu'ils nous ont données, euh, je les voyais quand même en partant gros et fort euh, dans, dans le top 5 facile de, de l'Ouest pour commencer la saison. Tout peut changer et ils peuvent finir premiers, mais euh, c'est le début de la saison et c'est mes déceptions à moi. <rire> ouais. hey, moi, moi j'ai une surprise. Je m'attendais pas à ça pantoute. Les Islanders de New York, qu'est-ce qu'ils vont manger? C est, c est... <rire> C'est ma surprise à moi aussi, ça. Mais, euh, ah, sérieusement, je ne sais vraiment pas. Euh, moi, je les voyais en partant. ben En fait, je les voyais en partant, on s'entend. Ils ont fait quelques petits changements en trait en début de saison. Fait... Ben, les deux défenseurs qui ont été cherchés, c'est clairement un, un point tournant pour eux autres. Là. Là, C'était la plus grosse... ils ont À l'acte des buts, on sait qu'il est capable d'avoir des bonnes performances. Peut-être pas sur le long terme, mais des séquences victorieuses, il est capable d'en avoir. Euh, en attaque, on a Grabner qui est extrêmement rapide on a John Tavares qui est le premier pointeur de la ligue t'sais, il y a un certain potentiel offensif puis il restait à la défensive que euh, c'est plus problématique c'est à se demander euh, ce qu'on qu est capable de générer de ce côté là pis on a été chercher des, des joueurs intéressants euh, qui permettent de, de combler cette, ces lacunes lacune là euh, si tu parles de Johnny Boychuk là ouais ça penser pour l'acquisition numéro un euh, du côté des Highlanders qui a tout changé l'image, tant qu'à moi, hein. surtout pour la défensive, la relance, waouh, wow, c'est juste, euh, une très bonne acquisition pour, pour le DG euh, des Highlanders. Là. Ouais, puis euh, non c'est ça, fait que euh, j'étais tout au poubelle là, des euh, évaluations d'avant saison là, ces deux échanges up des défenseurs. Euh, ça a complètement changé la donne c'est plus le même club aujourd'hui euh, c'est plus la même relance c'est plus euh, Nick Lady euh, aussi euh, c'est pas un top défenseur mais il est capable de, de, de faire sa part euh, puis ça paraît là, dans les succès de l'équipe moi je suis très content pour eux autres là. ça fait tellement longtemps puis là ben, ils ont changé de place euh, changé d'amphithéâtre, c'est un renouveau S'ils peuvent commencer ça avec, euh, avec du succès, ben, tant mieux. Euh, C'est le fun de voir qu'il y a des équipes qui nous donnent l'espoir de revoir les Nordiques revenir. Je pense ici aux Panthers de la Floride et leur arena vide. mais <rire> C'est le fun aussi, dans un gros marché comme New York, euh, de voir les deux équipes être capables d'avoir du succès et que ça génère des revenus pour tout le monde. puis La plafond salarial va augmenter puis tout le monde va être content. puis On n'aura pas de lock-out. Oui. Mais hey, je regarde ça en plus. C'est l'équipe dans toute la Ligue Nationale, qui a scoré le plus de buts. Ouais. C'est euh, pas juste la défensive, c'est que l'attaque est à l'aide en maudit. C'est sûr que, encore là, Boychuk, sur le powerplay, <coughs> ça t'aide. Euh... Ouais, c'est l'amélioration à l'état peut en a fait des méchants mauvais coups, là, mais je pense que cette année, il bon, commence à se replacer. Là-dessus, là il l'a eu. Autre oh, déception, je, je sais pas hein, pourquoi, mais euh, ça va être plus des déceptions de mon bord. Euh, parce que je trouve que c'est un peu de bonheur pour sextasier. Se, euh, ma fameuse neutralité. Euh, <rire> les Hurricanes de la Caroline, ben tu sais, c'est une déception, mais je, je, je te pose la question parce que ça m'amène à, à mon dernier sujet. Citer eux autres, là, citer ce club-là. Là. Actuellement, ils n'ont pas de victoire depuis le début de la saison. Euh, différentiel de moins 5 dans les buts, 10 de compter, 15. Marqué contre. Et là, il y, a une il y a une rumeur qui circule comme quoi euh, leur capitaine Eric Starr pourrait être échangé. Toronto serait dans le portrait. Ça, ça reste à voir. Euh... T'afferais-tu toi cet échange-là? Tant qu'à qu perdre. Là, moi, j'ai lancé le slogan. Là, je me suis dit, McDavid, là, c'est le prochain Crosby. J'ai lancé le slogan suivant. Putrid for McDavid. <rire> je sais ben... pas si ça va lever là mais je le lance est-ce que tu fais l'échange pis tu mises 100% vers l'avenir la, la, vers ben ça dépend en fait euh... c'est sûr qu'à la base si t'es pour finir dernier que ce soit avec Eric Stahl ou sans Eric Stahl moi je le garderais pour une raison euh... là comme tantôt on parlait de blessure t'as Jordan Stahl qui est blessé Jeff Skinner qui est blessé Eric Stahl... Euh... Jordan Starr, parce les... je... que les deux Stars sont blessés. Euh, tu sais, ça paraît, là, tu as aussi John Michael McAllister, c'est peut-être pas, le... pas le, gros défen... le gros défenseur, sauf que c'est un défenseur offensif. Euh, ça ça paraît, là, quand même, ça, là, je veux dire, t'as quand même un trio numéro un qui est out. Euh... Tu sais, si tout, le... tout ce monde revient, est-ce que l'équipe va être la même, vont-ils être meilleurs, je peux pas te le dire, mais je sais pas. Euh... mais la compétition est tellement serrée moi, moi ce que je me dis c'est que c'est pas long là, tu te fais déclasser puis tes chances d'avoir accès aux séries euh, sont minimes voire euh, <rire> inexistantes là ouais mais imagine mettons que tu gardes Eric Stall. Euh, là je lance ça comme ça là. Mark Stall y a-tu signé à long terme lui euh, aux Rangers Et euh, hey boy attends <rire> C'est une bonne ben, question. Que, tu sais, moi, Mark Stahl là, je, je je me tiens loin de ce gars-là. Euh, tu sais, je toucherais même pas avec une perche de douze pieds parce qu'il y a des antécédents de commotion cérébrale sévère. Ouais. Et enfin, tu la une, tu sais, mise en échec euh, simili douteuse comme la Ligue nationale est capable de nous en montrer 120 000 par soirée, euh, de voir sa carrière se terminer, ça se peut là. Peut-être, sauf qu'en même temps, est-ce qu'il serait capable d'accepter moins d'argent, considérant qu'il va aller jouer avec deux de ses frères. Ben, considérant le contrat qu'ils ont donné à euh, euh, Paul Rick, mais l'autre qui, qui était, avec les Hurricanes, là, ils donneront pas moins d'argent pour un Stall. Ça c'est sûr. Ils ont ouais. même tendance à donner plus d'argent pour un Stall. Ouais, ça c'est sûr à la limite, ça va être, ça serait leur problème. Mais tu sais, mettons là que Mark Stall se fait pas blesser, ça peut te ramener une bonne équipe. Si, euh, si tu gardes maintenant Rick Starl puis que t'es capable d'attirer Mark Stahl, la défense pour ton équipe, puis quand même tu finis dernier, que tu as une chance d'avoir Connor McDavid. Il je... devient UFA à la fin de la saison, Mark Stall. C'est ça. Fait honnêtement, pas mal sûr qu'il va peut-être aller signer en Caroline. Euh, si t'es capable de repêcher Connor McDavid en plus, c'est plus le même club. Là. Écoute, euh, je. je... <rire> je, je... Je me fais un scénario dans ma tête, OK, là, puis tu... tu, tu... <rire> je trouve ça drôle, là, je, je te l'ai même posé encore, je suis crampé. Euh, Jordan, ça, c'est l'autre star qui a avec les Hurricanes dont le nom m'échappait tantôt. 6 millions. Eric Stall est à 9,5. Mark, actuellement, est à 5,5. 5,45, là. Euh, donc, on peut s'imaginer qu'il va signer pour à peu près la même valeur. Imagine les trois, là, sont avec les Hurricanes, Puis tu sais, je riais mais mettons que les trois là, euh, ça file pas bien dans la famille, il arrive de quoi. Mettons la la ferme familiale brûle, puis tu sais les gars le moral est à terre là. T'as toujours bien genre euh, quasiment 20 millions de ta masse salariale qui, qui, qui est dans des primes là. Ouais. <rire> T'es dans le même panier pas mal. C'est sûr, mais en même temps. C'est des professionnels, tu sais. <rire> c'est des machines. Mais je, je sais pas. Euh, c'est parce que... Eric Starr, en même temps, c'est comme dans le temps... Ron Francis. Puis les autres... C'est le joueur. Quoique, il y a personne qui est pas échangeable. Puis si tu regardes Vincent Cavalier, c'était le joueur de Tempo B Puis regarde où est-ce qu'il est rendu, tu sais. Je sais pas, mais c'est sûr que... Honnêtement, ça c'est une affaire qui jaillit jaillie. S'il se fait échanger, ça va être de la surenchère ça va être le même principe qu'avec Rick Nash, ils vont donner comme deux, comme deux prospects, trois choix de premier ronde avec un joueur déjà établi. Moi, je trouve que ça, c'est beaucoup trop. Euh, c'est un bon joueur. Stall aussi, là, il est tout le temps blessé. Ben, tout le temps, pas tout le temps, mais il a quand même des antécédents. Moi, je serais prudent avec la Caroline à l'échanger. Parce que si ton équipe change beaucoup, puis si tu veux attirer un bon def, je sais pas. Moi, je serais... Je Je, je, je, je suis pas sûr que je l'ai changé. OK. Fait que toi, tu es, es, es en train de me dire que tu prendrais pas le guess de finir dans la cave une fois pour aller repêcher Connor McDavid qui a actuellement euh, 20 points en sept matchs dans le junior qui est vrai pour la Ligue nationale. Sidney Crosby lui-même, le kid, a dit que McDavid était le prochain Crosby. Ouais. Mais... T'es pas prêt à prendre le guess. T'es pas prêt à. La Caroline, même avec Eric Starr, vont finir dans le cave. Ben, c'est pas sûr, là. Ben, pas mal dans le. Allez, à la limite, là. Ils vont essayer de finir dans le cave. Euh... Puis en même temps, je pense que c'est une loterie. Fait que les cinq premiers, même s'ils finissent 30e, sont pas sûrs. De... C'est sûr qu'ils ont plus de boules, là, mais on va donner l'exemple des Hoyers qui ont fini tout le temps dans les derniers, mais pas totalement derniers. Qui ont eu genre trois choix de premier ronde, trois ans de suite. Hein. Tu m'écris-tu qu'ils vont le pogner encore cette année, eux autres? Possible. bah <rire> Mais... en fait, tout est possible, oui. Mais avec la loterie, écoute, il euh, y a des risques. C'est vrai. C'est 25%. Si tu fais le 30 e c'est 25%. Puis euh, l'avant-dernier, c'est 28%, si je me souviens bien. Et je pense que je me souviens bien. Euh, pour le pourcentage, les chances d'avoir le, le, le premier choix. Fait que tu c'est. Il suffit juste que tu fasses pas les séries, que tu finis genre 18e, puis tu as une chance, ou presque. Là. Euh... Ben, pas 18e, non, tu n'aurais pas de chance, mais tu... tu comprends ce que je veux dire. Oh, oui. fasciné, ouais, Jerry. Euh... <rires> tu sais, moi, moi, je le ferais, là. Si j'étais si j'étais à Caroline, là, tu le vois, là le club est pas si mauvais que ça. Euh... Tu sais, tu vas chercher des bons jeunes, tu es capable de rapidement... Tu sais, la fameuse reconstruction, là, tu es capable de faire un shortcut là-dedans, solide. Là. Parce que Eric Stall a 29 ans. Il est pas super vieux, mais déjà, tu le dis, il a des antécédents de blessures Puis, euh, quand même mec David, là, ça sera pas long qu'il va avoir à peu près le même impact dans ton équipe que ce que Eric Stall a actuellement. Puis, en plus, tu vas aller chercher d'autres éléments. Euh, on parlait de, de, possiblement, Jake Gardiner euh, avec Toronto là, qui pourrait être envoyé, un choix de première ronde et euh, Nazem Kadri. Écoute, T'as de quoi d'intéressant là, un choix de première ronde plus Connor McDavid, donc deux gars dans le tu sais deux, deux jeunes prospects d'envergure, de, de talent plus Gardiner qui a déjà une coupe d'années de développement derrière de la cravate de fête parce que pour un défenseur c'est tout le temps un petit peu plus long. Puis Nathan Kadri ou encore euh, Tyler Bozak. Tyler Bozak, c'est que sont des jeunes attaquants, c'est pas l'équivalent de Starr, Starr mais quand même qui sont capables de produire Euh, de façon intéressante année après année. Euh, puis en plus, ils ne seront pas à Toronto ou est-ce que tu sais. On dit que Montréal il y a de la pression ces joueurs. Toronto, là, je veux. Euh, euh. Vous le dis, là? Ça jase pas pire, ces joueurs. Ça a l'air que surveillent leur équipe un peu, tu sais. <rire> fait Peut-être que moins de pression en plus pourrait produire plus en Caroline. Je sais pas, là, on spécule. Là. Mais je le ferais, moi. Je le prendrais ce gars là puis Sais-tu quoi? Si j'étais le propriétaire, puis je voyais là, les assistances, c'est pas écœurant, là. Tu sais, les détenteurs de billets de saison, là, ils doivent être 12, 13, 14. Dans, dans, dans ce coin-là, là. je ferais un appel conférence et je le dirai. Là, c'est entre vous autres, là, les gars, là. Parce que je me doute que là-bas en Caroline il n'y a pas de filles qui ont des billets de saison. Là. Ce, ce serait très <rire> Puis je suis pas sexiste. c'est juste que les chances qu'un gars et une fille ait des billets de saison, c'est comme plus élevé pour le gars. Puis en plus, quand tu es dans une région qui n'aime pas loger, mettons que les stats, <rire> les, les probabilités me donnent raison, euh, j'ai les appelle. Je fais un appel conférence pour lui dis Hey les gars, cette saison, là, on fait ça. Là. Check, check le plan de match. Là, on vous promet qu'on passera pas par le même processus que euh, Calgary. Kenminton qui ont peut-être trop attendu avant de faire la reconstruction, d'autres on fait un shortcut euh puis on accélère le processus puis rapidement on va redevenir compétitif. Ben en fait, je, tu me forces à séparer ma ma réponse en deux. Je fais pour le côté business, je te dis oui, je fais le trade parce que justement tous les points que t'amènes sont trop bons pour que je dise non. Mais euh, Le, le, pour le côté, euh, tu sais, la loyauté, je le garderai parce que c'est ton capitaine. Mais moi, c'est ça, j'ai encore trop ce, ce truc. Moi, j'aime beaucoup les joueurs qui sont loyaux à leur équipe. Mais, euh, tu, tu... OK, on fait un appel conférence à ligne 2. <rire> c est, c est un peu moins de conférence, mais grand-main. Euh, on fait un appel conférence, le propriétaire, il appelle Eric, puis il dit « Hey, Eric, Ouais parce qu'il se parle en français québécois de même. là. Ouais. Il dit « Hey Eric, euh, ton frère est blessé là, et euh, on a une saison de marbre. Là. Euh, ça te tendrait-il de moins te forcer un peu et euh, on va aller chercher Connor McDavid? » Ça se fait-tu ça? Euh... Ben, pas mal sûr qu'ils l'ont déjà fait. là. Prends et... ça relax, mon Eric. En même temps, pour, la... pour le joueur, je pense pas qu'il va... Je sais pas, je pense pas que le joueur veuille se relaxer, c'est comme genre Oh pff, de la merde, je jouerai pas ma main cette année. Ah mais lui, son contrat est garanti, son chèque de paye est là. Ouais, mais. Je connais pas Eric, là. Je sais pas son. Moi, c'est l'honneur d'essayer de oh, faire du coup. Non, c'est pas mon Il ami. Des sois tellement. Jerry, come on! <rire> on l'inviter sur le chaud, là. Je sais pas, mais c'est sûr que côté business, bien, à star c'est ça, là, ça serait un méchant bon trade, surtout que tu peux juste, comme, augmenter les enchères, là. Tu sais, c'est comme, là, c'est une rumeur, comme tu dis, le truc de Toronto, puis je suis pas mal sûr ouais. qu'une autre équipe serait capable de mettre encore plus, fait que là, oh, tu oui, comme, ah, vrai. lui, il me donne ça, fait que là, Toronto va dire, on va te donner une autre affaire encore, ça. Tu sais, euh, tu peux, mettons qu'Eric Starl avec un autre joueur, comme, correct de troisième trio, imagine que tu vas te chercher, mettons, Kadri, premier choix, Gardner, pis t'es capable de peut-être aller te chercher, mettons un... Je sais pas, un James Rimer parce que finalement il est pas si bon que ça, puis qu'ils veulent faire de la place pour leur goaler, tu sais. Parce que c'est encore déjà une autre affaire là. C'est qui le premier, c'est qui le numéro un à Toronto? C'est Bernier ou Rimer? C'est théoriquement c'est Bernier. Ouais, c'est ça. Mais les fans, ils savent plus là. Euh... Ouais, mais Bernier, québécois fait grand partant, il part avec deux prises. Ouais. Euh... Oh c'est pas fin. <rire> <rire> Euh... Écoute, ben oui, je suis forcé de te dire que le trade, ça serait une bonne occasion pour la Caroline de se rebâtir avec des nouveaux piliers. Même si t'échanges ton gros pilier du centre. Euh, ça peut être une bonne idée, surtout qu'avec ce qu'ils peuvent donner. Là. Ça peut juste être bénéfique pour la Caroline. Puis Jordan Starr va donner par ton numéro 1. Ben oui, c'est. Oui je te donne <rire> si... raison ok sinon là, on, se met, on se met une autre équipe là. Euh... mettons les Panthers de la Floride avant que ça en vienne pour devenir les Panthers de Québec là. Ouais. Euh... tu vises-tu là-dessus tu, là tu vises-tu à finir dernier puis euh, pouvoir avoir un duo genre ben en fait un trio Barkov, Uberdo puis euh, McDavid bah, ça pourrait être de toute façon eux autres je pense pas qu'ils qu aura même pas besoin de se forcer à essayer de, de... de finir dernier Euh, c'est sûr que ça pourrait être quelque chose de bon l'affaire c'est que ça pourrait être bon mais ça l'apportera pas plus de monde non <rire> ça fait que même si l'on l'équipe va déménager que ce soit n'importe où euh, c'est sûr que ça reste pas en Floride cette équipe là, si oui là Batman est le plus entêté au monde mais imagine là imagine la Floride va le chercher et Batman il dit Ouais, ben, finalement, la Floride, euh, on va aller voir ailleurs. Imagine, là, la nouvelle concession, là, ben, mettons, mettons, là, Vegas. Parce que Batman, de, il va vouloir faire Vegas avant Québec, là je suppose, ou Seattle. Mais Vegas. OK, on va on va prendre le, le, le pari que la ville du vice va être l'autre de, de, de la prochaine équipe. Imagine, là, tu dis aux, aux gens le de Kim hockey là-bas, ils sont probablement 10-12, peut-être 14, puis tu peux faire un appel conférence. Hein. Euh, tu lui dis hey euh, votre équipe euh, ben ils ont le nouveau Sidney Crosby la prochaine grosse vedette de la ligue Connor McDavid est dans le... est dans l'alignement tu fais un gros boom là tu, tu viens de décoller ta franchise du comme du monde là c'est sûr penses-tu oh. que Gary Batman pourrait dire euh, à Rick Stahl après que le propriétaire ait appelé ouais finalement force vedette <rire> ouais c'est sûr mais ah, je sais pas c'est C'est sûr que en même temps, il y, y a Buffalo aussi là, qui, qui sont dans le portrait, là pour Conor McDavid. Là. Hey, Buffalo va être fort tantôt, mais ils sont poignés avec Georges et euh, Giante. Ouais, mais... mais je suis pas fin, hein? <rire> <rire> tu sais, si mettons, là, euh, si se si ramasse à Buffalo ou Conor McDavid, ça va être la même chose. ah mais Buffalo, tu feras jamais plus d'argent que cette équipe-là que tu en fais actuellement. C'est ça le problème. Ils aiment déjà le hockey, l'aréna est pas mal pleine. C'est pas une ville d'importance, fait que tu fais pas plus d'argent sur les contrats de télé, là, tu sais. Quand NBC négocie avec la Ligue Nationale, Buffalo est pas mal loin des arguments, là. Ouais. Puis, avec McDavid ou non, tu sais, oui, il va devenir plus intéressant, là. Tu sais, Pittsburgh, euh, Pittsburgh est, est devenue une destination intéressante pour les réseaux de télé, là, même si c'est une ville plutôt ordinaire. Mais, tu sais, je pense pas que tu puisses faire plus d'argent. Mais Las Vegas avec Connor McDavid... Là, par exemple, tu jases. Là, tu viens de refaire complètement l'échiquier de la puissance entre la Ligue nationale et les réseaux de télé pour négocier. Ouais, c'est sûr. Je veux tellement pas d'équipe à Las Vegas. Moi non plus. On théorise, moi je suis dans le. farfelu Ouais, c'est sûr que si tu vendais déjà une coupe de billets de saison, tu m'en vends encore plus. C'était le prochain Crosby. C'est parce qu'on dit là, c'est quasiment. C'est un. McDavid, là. Fait partie du marketing de l'équipe. Ouais. Bon, ouais. Ensuite, OK? Euh, euh, non, on jase. Puis, je, je, tu vas voir là. On, je, je te dis que je suis dans le farfelu, je n'ai pas fini, OK? <rire> là, on vient de jaser la Caroline, euh, Floride slash Las Vegas. Buffalo par rapport à McDavid, mais est-ce que le Canadien de Montréal pourrait tenter de euh, d'ici la fin de la saison, d'ici la date limite des transactions? Euh, ou même la journée même de la, du repêchage, de faire une transaction pour aller chercher ce choix-là? Puis si oui, qu'est-ce qu'on donne? Qu'est-ce que ça vaut? Hey, dit qu ils, vont, ils, ils vont faire la surenchère encore. Puis ça, c'est un affaire que j'ai, parce que tu vas donner beaucoup trop, même si c'est le prochain Crosby. Euh, parce que même si tu donnes des prospects, tu va falloir que tu en donnes beaucoup trop. Sinon, ils vont demander quoi? Ils vont demander Suban ou Price Parce que honnêtement, je donnerais pas pour un shot de première ronde même si c'est McDavid. Euh. Tu sais, ils vont. C'est quoi, ils vont demander genre Placane, Gallagher, un shot de première ronde avec genre Nathan Beaulieu et Jared <rire> Probablement, là. La moitié d'un club. Tu sais, si honnêtement, toi, mettons t as t'as stuff là sur la table, tu fais quoi? Tu dis, tu dis oui? Ben, t'es tombé pile ces noms que j'avais dans la tête là, pour une proposition d'échange. Ouais, ben c'est parce que moi tout, c'est ce que je vois le plus pour euh... C'est ce qui est attrayant pour une autre équipe. Non, mais, mais premièrement, là, ça sera pas, euh, mettons que c'est les Panthers là, qui ont le premier choix. ça sera pas les autres qui vont aller voir le Canadien. Hey, euh, moi j'aimerais ça avoir Plekanic. Non, non, non, faut que le Canadien. Ouais. C'est Bergevin qui va aller voir la Floride pour lui dire Moi je vais peut-être Plekanic pour un bundle, là. Euh, je te rajoute bien des gouttes puis des POX, c'était si le goût là, euh, ouais. Pour Conner McDavid. Fait en partant, euh, c'est pour ça que si on sort ces noms-là, puis ça semble logique pour nous autres, là, Mais tu sais, est-ce que tu changerais, mettons. Moi je me mets dans la peau de la, de, de la Floride. Euh, Galchenyuk, un choix de première ronde pour McDavid. Pas mal de ceux qui voudront pas juste ça. Puis Galchenyuk, moi, j'ai une valeur sentimentale. C'est ton, ton prochain numéro 1, Moi, je le garde à Montréal. Je... Non. Moi, Galchenyuk fait partie de mes intouchables. Galchenyuk, Subban, Price, tu touches pas à ça. Le reste, c'est échangeable. Ah ouais, OK. Ça, c'est pour moi. là. <rire> tu montes l'équipe avec ces trois joueurs-là. Mais encore là, c'est sûr que ça dépend. Là. Si tu me dis, euh, hey, je te donne un Crosby, donne-moi euh, Galchenyuk puis un autre joueur. Peut-être que Galchenyuk va prendre le bord. Là. Mais ça, pour un choix de premier round, Connor McDavid, euh, je suis pas prêt à dire oui. Je veux dire oui, même si on dit que c'est le prochain Crosby. Je ne je sais pas. J'suis... Non. C'était la réflexion que je voulais qu'on fasse euh, aujourd'hui. Tu vois, regarde, si on on peut aller bien, bien loin. Ouais. Ouais. À la fin de l'année, euh, tu sais, check bien ça, là ça va être que le radeau qui va l'avoir. <rire> <rire> ah, ben ça serait bon, on m'a dit pour eux autres, par exemple. Ah oui, ça serait capoté, là, mais euh, tout ça, on dire que, tu sais, on jase, on jase, on jase, on vient de faire 20 minutes sur le show, puis tout ça ne servira peut-être à rien, tu sais. C'est ça, là qui okay, c'est la beauté de ce sport. Euh, mais moi, j'en rêve de connaître avec David, mais c'est vrai que... Tu sais, si tu mets un, un choix de première puis, euh, mettons, Gallagher, oui, l'off est intéressante pour la Floride, mais est-ce qu'en tant qu'équipe à Montréal, t'es vraiment prêt à sacrifier tout ça pour lui? Est-ce que ces trois éléments-là, parce que le premier choix, on le sait pas, là, mais en termes de production, est-ce que Galchenyuk, Gallagher vont pas t'en donner plus à eux deux que McDavid? C'est parce qu'en même temps, c'est deux joueurs totalement différents. Euh, je parle de Galchenyuk puis Gallagher. Puis, tu sais, Gallagher, euh, ce joueur-là, c'est pas le plus talentueux, mais c'est probablement le plus travaillant du Canadien au complet. Ce gars-là a quelque chose dans le regard. Là. Il veut tout le temps faire tout ce qu'il peut. Pis... C'est pas c'est pas, pas un intouchable pour moi, mais tu vas pas l'échanger pour un possible Crosby. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Le, le, le... Le, la, la, la notion aussi que tu sais je partais pour rajouter tantôt, c'est que quand t'as deux joueurs là, qui produisent puis ensemble ils te donnent une production plus qu'un seul joueur tout seul ben c'est intéressant, oui mais en même temps, s'il y en a un de tes deux qui se blesse, ça a un moins gros impact que si ton joueur qui, sais, se blesse lui-là. Ouais. Fait que sais, si tu sépares cette production-là en deux, s'il il arrive une blessure il t'en reste toujours une partie, tandis que si cette production-là est dans un seul joueur puis qu'il se blesse, t'as 100% de la production qui vient de disparaître. Ah, ça c'est sûr, mais tu en même temps comme je te disais tantôt le gros trade euh, si mettons euh, t'échanges Plecanek, Gallagher, choix de premier round Beaulieu, Tinnordi, parce que je suis sûr que la surenchère va être là pour le, le numéro 1, Puis qu'il sera, sera pas échangé ça va, ils vont demander beaucoup trop euh, même encore là, tu perds deux, deux gros euh, deux gros éléments de ta formation en Plecanek puis euh, Gallagher un choix de première ronde que tu sais pas Mais tu vas peut-être faire un home run avec ton choix que tu, finalement, tu ne pourras pas faire parce que tu vas l'avoir donné à l'autre équipe. Euh, Beaulieu, je pense pas qu'il va finir à Montréal euh, au long terme. Mais c'est un bon, un bon projet. Tinordi euh, tu sais comment je les aime plus ou moins, mais Tinordi à date, en début de saison... tu sais On parlait du fait que ce gars-là, à Hamilton, ne fait rien, mais qu'à Montréal, c'est ça que ça prend pour euh, évoluer. Je te dirais que c'est dans... Des belles petites surprises de Montréal à la date ça. Hein? Tu sais quand je te disais une question de vitesse, là. Ouais. Faut, faut, euh, faut que soit sois pressé par la chose, mais ce que je veux surtout moi dans le jeu de Tino c'est la confiance. ouais Ce gars-là, quand il est en confiance, il est bon. Mais quand il est pas en confiance, botar que c'est 2. Ouais. Ben là, c'est sûr que tu joues sa troisième paire, c'est pas la première. Tu joues avec Mike Weaver, un gars d'expérience qui est. Pas le meilleur en début d'année, je dirais même qu'il est quasiment euh, décevant. Mais en même temps, sais, Weaver, tu sais tellement pas ça, sur le banc qu'est-ce qu'il peut dire à Tinordi qui fait Ah oh, ok, ben ouais, c'est vrai, c'est des heures d'affaires que tu vois pas dans la gamirkane. Weaver il connaît la Ligue nationale, il sait comment ça marche, euh, c'est le nouveau professeur, moi je trouve, dans, dans l'équipe. Euh. Tu nordy est plus efficace que Gilbert, là. Ouais. Parce que G Gilbert, là. ne parlerait pas plus longtemps que ça, là, ah, mais. <rire> Ce silence veut tout dire. <rire> euh, je, je, moi, je donnerais pas autant pour un choix de première ronde. Puis j'espère qu'il n'y a pas une équipe qui va le faire. Si oui, ben écoute, euh, go for it, puis fais mais. Tu sais tellement pas comment il peut se développer, McDavid, là. Non, c'est sûr. C'est touché, là. C'est euh... ça que je te dis, moi je suis dans le spéculatif un matin. C'est correct, j'aime ça, j'aime ça parce que spéculer spéculé, mais à un moment donné, t'es comme wow man, si tu, vas... tu peux tellement aller loin, comme tu dis, là, que. Ah. Moi, je suis dans la physique quantique du hockey. Là. <rire> ouais. Mais en tout cas, je... l'équipe qui va repêcher Connor McDavid va être vraiment chanceuse. Euh reste à savoir le développement, reste à savoir euh, ce qui peut se passer. Tu sais comme moi j'ai toujours dit si Crosby était, aurait été repêché à Montréal, probablement qu'il aurait été un super de bon joueur pareil, mais il y aurait peut-être pas eu le même développement, tu Il y aurait Je pense parce que le, le gars connaissait la pression là depuis l'âge de 13 ans qui était la, la cible d'entrevue de que C'était la vedette montante et il y avait cette pression-là sociale sur, sur les épaules. Ça, c'est sûr, sauf que... Il hey, y avait la pression de sauver une concession là, qui était sur le bord de fermer. Les, les, les Pingouins, on l'oublie, mais il n'y avait pas d'aréna. Le club était à vendre. C'est Mario Lemieux qui, qui, qui, qui a réussi à former un consortium pour garder la propriété de l'équipe euh, à Pittsburgh. L'aréna était vide. Puis ouais. là, maintenant, c'est une des équipes les plus florissantes de la Ligue nationale grâce à lui. Là. Il savait, là tout le monde savait que à Pittsburgh, ça prenait un sauveur. À Montréal, tu n'avais pas besoin d'un sauveur. Puis ouais. tu me parles que la pression aurait été plus grande puis que son développement aurait pu être affecté. c'est nécessaire... un peu de misère. Là. Pas, pas nécessairement côté pression. Je parle plus... Euh... Il y aurait... Tu sais, à Montréal, dans le temps, c'était... Dans le temps, c'est quasiment encore un peu pareil, là mais c'est pas la même mentalité c'est il aurait peut-être essayé de ne pas le mettre sur le premier trio même si c'était évident que le gars allait être sur le premier trio tu sais je veux dire je sais pas le, le, le coach là, qui est là puis qui fait genre non c'est moi qui mène c'est moi qui je me fous de ce que le monde dit Crosby va commencer par les bas-fonds. Euh, tu vois les joueurs en bas se prennent ce troisième quatrième ligne tu sais à, à Pittsburgh ça n'a pas été tough là. il a été repêché et voilà on a notre sort de premier trio T'es là, tu, es notre figure, t'es notre prochain capitaine, c'était déjà comme écrit dans le ciel. Peut-être que ça aurait été la même chose à Montréal, mais peut-être pas. C'est ça l'affaire, ça, ça aurait pu tellement être différent ailleurs que ça aurait pu, on aurait, dans le temps là, on aurait pu ne pas repêcher Carey Price, on avait Alak dans nos rangs. Là. À on ne savait même pas qu'il était quelque Non, t'as pu, t'as pu, t'as pu. À Lac, même pas, c'était euh, même pas proche d'être une idée d'être euh, un gardien dans la Ligue nationale. Effectivement. On a repêché Price, on avait Théodore qui venait de gagner le Hart il n'y a pas si longtemps, qui était dans la fleur de l'âge. Oh non, c'est ça, je m'en À Lac, on ne savait pas là, on ne savait pas ce qu'il allait devenir. Puis imagine, avec les succès qu'il y a eu en Syrie, le monde était comme. Qu'est-ce que c'est ça? On n'aurait pas tu sais, c'est notre prochain numéro 1. Fait que t'aurais pu, exemple, s'il aurait écouté, parce qu'il y a une chance qu'ils l'ont pas fait. Il aurait fait, c'est bon, on échange Price. On regarde Alak, Mettons que tu échanges Carey Price contre autre chose qui sert à moyen, à rien, parce qu'on s'entend, mettons que tu échanges mal ton joueur. Tu te ramasses avec Alak, qui est pas le est, moi je trouve qu'il est moins bon que Carey Price. Oui, oh, et de loin, Et euh, Mettons que tu fais ça, là tu te dis, OK, fait, à la limite d'avoir échangé Price, tu sais, quand tu dis que tu spécules, moi je spécule sur du passé, euh, tu, à, au lieu de Kerry Price, tu repêches Enzek Copitor, tu as ton centre numéro un, le gros centre numéro un, qui aurait fait une méchante différence sur un premier trio à Montréal, mais tu te serais ramassé avec un hier à Slavalac qui, justement, est sorti de nulle part et fait Hey, qu'est-ce que c'est ça? Un bon goaler! C'est la. Comme je, comme je te dis, il y a tellement de chemins qui auraient pu être pris différemment dans, dans les repêchages. Imagine que Crosby est à Montréal euh, cette année-là, Price aurait peut-être été repêché justement par euh, Pittsburgh. Tu sais, je veux dire, 2005, c'est un repêchage qui a changé une grande partie de, ben, une grande partie dans, dans les premiers choix, maintenant, a changé un peu le, le visage. Imagine que Crosby n'était pas à Pittsburgh, ça te change à la ligue au complet. Oh, et clairement, parce que le club ne serait plus là. Euh, merci bye-bye. là, on s'en va ailleurs. Probablement Las Vegas. Ouais. <rire> c'est ma thématique du jour. Euh, je... C'est sûr que tu sais, on préfère bien des affaires avec des ici c'est ça. C'est clair, là. Faut, faut, faut mettre ça. Euh... C'est sûr. Il faut le comprendre. Là. Mais. Tu si sais, Tu parles de capitaine, puis tu il sais, y a tellement de monde qui ont dit « Ah, on aurait dû repasser capitaine, blablabla, on n'avait pas besoin de, de gardien. » Moi, je te l'ai dit là, d un, d un, dans un précédent show, pour moi, là, un gardien de but, là, quand c'est ton meilleur joueur, là, puis qu'il est là, là, il est, il est dans l'alignement, il est sur la glace pendant 60 minutes. Ouais, ça, ouais, ça. Un défenseur, c'est un bon défenseur, c'est 30 minutes dans un match. Je pense à, à Souter, avec euh, Minnesota, là, Il est, en, il est en moyenne, sur la glace, là, 28 à 32 minutes. Là. Ça dépend des soirs, là, sur la glace. Ça, ça veut dire que pendant la moitié du temps de la partie, ton meilleur élément est sur la glace. Un joueur de centre ne fera jamais ça. Un bon joueur de centre, si 22-23 minutes, gros max. Hein. Ça, c'est l'équivalent d'une période. C'est le tiers d'un match comparativement la moitié. Ça a l'air petit là, comme différence, mais c'est énorme. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que c'est plus important d'avoir pendant 20 minutes ton meilleur joueur sur la glace ou pendant 30? Moi, je pense que je préfère pendant 30, puis encore mieux, je préfère pendant 60. Quand ton meilleur joueur, c'est ton gardien, il te donne des chances de gagner à tous les soirs qu'il est sur, le, sur la glace. Fait que pour moi, choisir entre un centre et un gardien de but, quand tu es sûr là, que de, à leur plein potentiel, ce que les deux vont te donner, le Capitar ou Price, je prends Price avant Capitar. Lancez-moi des tomates. Josez de tout ça là, sur les réseaux sociaux. Venez nous parler sur la page Facebook de et sur Twitter. Venez me le dire. Est-ce que je suis dans le champ? Et moi, je suis convaincu que je prends. je considère que Price est plus important, un meilleur impact qu'un centre comme Kopitar. OK. Bien évidemment Crosby, c'est une exception. Fait que... Oui. Mais euh, ouais. Non, ben je suis d'accord. Ce qui veut dire que la aurait dessus aurait dû prendre cette Jones. Surtout en vue de <rire> leurs besoins. oui. Ouais. Puis même avec la dernière saison là, je constate qu'il aurait dû prendre cette Jones. Encore aujourd'hui. Pas c'est bon. lancez bon, bon. moi des tomates là. Euh... Moi, je suis Je, je les attends là. je me ferai une sauce à spaggle. Euh <rire> J'attends vos critiques. Je veux vous entendre. Ben, je veux vous lire, en fait, parce que tu m'as des messages vocaux sur Facebook, ça va être lourd un peu, là, mais écrivez-moi. Euh, sur Twitter aussi. Là. Dites, jubé, t'es dans le champ, ou t'as raison. C'est bon. Je veux savoir. Euh, parlant de j'ai raison ou j'ai tort, euh, on va pouvoir conclure l'émission là-dessus. Je veux saluer euh, Jean-Sébastien Chaplot de Parlons Balado et de Geek qui euh, est... Euh, Un fan de la première heure de hors-jeu, notre, notre beau podcast de hockey. Et, euh, et euh, il n'est pas d'accord avec moi par rapport au dernier show. Euh, je disais que... tu sais mais, mais Par rapport au repêchage, moi, je prends en première ronde un gars qui, oui, peut-être un plus grand risque, mais qui a le potentiel d'être sur ton premier trio, d'être sur ta première paire de défenseurs. J'y vais pour le home run. Et j'avais cité l'exemple de Kyle Chipchura que le Canadien de Montréal a repêché 18e et qui, euh, même avec l'équipe canada junior était un centre de 4e-3e trio là, à mission défensive. Et euh, JS me dit, non, non, non, euh, Chipchura on disait de lui qu'il euh, y avait euh, un bon size, un bon grit, du bon leadership. Tout ce qu'on qu avait comme questionnement, c'était son coup de patin, qu'il avait un bon talent offensif. Donc, on le voyait comme un Trevor Linden. Non, moi, je n'embarque pas là-dedans, mais bien essayé, JS. Euh, je suis l'expert. <rire> je suis l'expert, j'ai raison. Non, non, c'est pas vrai. Euh, comme je te dis, même avec l'équipe Canada Junior, on ne le plaçait pas dans des missions offensives. C'était un gars, euh, en mon sens, là, qui, au meilleur de son potentiel, s'il s'était développé, aurait pu devenir un Guy Carbonot. C'est le prototype de, de joueur qu'il aurait pu devenir. Capable de la mettre dedans, mais qui est surtout euh, euh, utilisé à des missions défensives. Et pour moi, Guy Carbonneau, tu ne repêches pas ça en première ronde. C'est plate, là. Je l'aime bien gros, Guy, là, mais c'est pas un choix de première ronde, théoriquement pour moi. Oh, un choix de première ronde, c'est Travis Moren. Oui. Et de... <rire> en fait, ce gars-là, euh, tu, tu dis aux autres avant le repêchage, fermez les livres tout de suite, là, c'est vous qui les ramasse. Le reste, j'ai, ok? On y va au hasard. J'ai fait <rire> le choix ultime. J'ai Travis Moyen dans mon club. Qu'est-ce que tu veux? C est, c est... Tu peux pas. Écoute, tu peux pas égaliser Travis Moyen, c'est impossible. Hashtag Travis Moyen de Green. Euh, T'avais ça un autre sujet, euh, Jerry? Non, non, on avait fait pas mal le tour. Bon, ben voilà. C'est ce qui fait euh, le tour, justement, pour l'édition de, de, de, de cette fois-ci de Hors-Jeu. Euh, je veux savoir, Jerry, si les gens, là, ils veulent parler avec nous autres, là, ils veulent jaser avec l'équipe de Hors-Jeu, euh, se frotter avec euh, des spécialistes sur des questions euh, d'actualité dans le hockey, euh, ils font comment euh, ben, ils, ils utilisent leur ordinateur, ils vont sur Internet, ils peuvent nous trouver sur Facebook, euh, dans le fond de la barre de recherche, vous marquez Hors-Jeu, tout collé, pas de prédision parce que comme JB dit, on réinvente le nom. Euh... Le français, on l'adapte à nos volontés. <rire> euh, donc, on est trouvable. Là. Vous euh, nous écrivez sur euh, Facebook. On est aussi sur Twitter at hors jeu. Euh, le podcast, comme un blanc C'est euh, peu hors jeu podcast. Hors jeu podcast. Tout d'un pain encore. Sinon, euh... vous pouvez, moi, me retrouver sur Facebook sur euh, ma page, Jerry Godbout. Euh, pas de trouble, moi, si vous parlez d'Hockey, euh, je vous écris tout de suite. Euh, <rire> euh, sinon, je suis sur Twitter aussi à godbout 25 euh, Ça fait pas mal le tour. Euh. Pis toi et où c'est qu'on peut te retrouver? Ben, euh, toujours euh, mon compte personnel sur Twitter at C'est mon nom. Puis le 13-0, c'est un underscore à la place. Facile. Euh, sinon, ben euh, je vais donner mon Facebook, je vais gagner. Euh, aussi, si vous êtes des amateurs de hockey vous voulez jaser avec moi de cette thématique, euh, n'hésitez pas. Euh, je poste là-dessus à peu près 50% du temps. Le reste, euh, je chiale. Sur des <rire> sujets diverses, mais je chiale, c'est à peu près ça. Euh, Puis il y a peut-être un 5% de bonne humeur des fois là quand. Ça va pas bien, là. Euh, donc, ça, c'est à peu près les promotions <rire> de mes posts sur Facebook. Euh, ça vous tente, ajoutez-moi, je vais gagner et euh, dites-moi, « Hey, tout en jeu, puis euh, je veux jaser. » Fait que euh, je vais t'accepter. Euh, sinon, ben, euh, c'est pas mal ça, euh, la façon de nous rejoindre. Je suis aussi euh, l'animateur d'un autre podcast, « Réalité augmentée », cherchez « Réalité Hug » sur Facebook et Twitter euh, pour venir nous jaser. Là-dessus, Jerry, tu participes aussi... Euh, Uh, on Underside à uh, podcast Egom Baloon, des petites chroniques. Oui, des petites chroniques. Et sur... uh, ton podcast principal, celui qui t'a fait de connaître par la. de la face du monde, c'est quoi là déjà? Euh... C'est les geeks qui sont parmi nous. Euh, ouais. Dans le fond, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, marquez Geek parmi nous, vous allez nous trouver sur Twitter aussi. Euh, on a plein d'autres comptes aussi, mais qu'on utilise moyen, mettons. <rire> <rire> Les euh... chatons de l'Internet. Allez, genre d'épisode. Euh, Jerry, merci de ta participation à l'émission encore une fois euh, lors de cet épisode. Ben merci à toi de l'avoir aidé. Et ben merci, merci aux auditeurs d'avoir été là et on vous dit à une prochaine fois dans un autre épisode de Hors jeu, le podcast, votre référence en hockey puis en spéculation par un sujet qui se réaliseront probablement jamais. <laughs> salut tout le monde bye bye bye le